Sera québécois ainsi que du métal vers la fin. On va entendre entre autres cet après-midi des artistes et des groupes comme Black Sabbath, Jimi Hendrix, Kiss, Scorpions, Boston, Fleetwood Mac, Big Elf, The Band, The Beatles, Humble Pie, Loving Spoonful, Pink Floyd, Offenbach, Plume, Padillero, Charles Lebois, Les Doors, j a n i s Joplin, Heart, Grand Funk Railroad avec des pièces qui,

Pour la plupart, célèbre n t le retour du soleil et l'arrivée de l'été. On va en entendre tout au long de l'après-midi. Tel qu'on l'a annoncé cette semaine sur le site web de c e Fou, je vais vous parler de la réédition de luxe de l'album Exile on Main Street des Rolling Stones dans la deuxième heure. Dans les environs de 16 heures, je vais vous présenter bien sûr le d o u z i è m e chapitre de la discographie complète de ACDC. Je vais vous présenter l'album Blow Up Your Video.

De 1988, je vais aussi vous présenter deux nouveautés. Le nouvel album、euh, par un nouveau groupe de m é t a l canadien du nom de Striker et bien sûr le tout nouvel album homonyme de Stone Temple Pilots. Et à travers tout ça, ce menu extrêmement copieux, je vais vous parler d'un très bon groupe de Doom américain très obscur des années 80 du nom de Saint Vitus. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock.

Tout de suite, on débute en force avec trois gros canons des années 60. Dans un moment, on va entendre les Doors et Jimi Hendrix, mais tout de suite, on écoute les Birds, Eight miles high à l'antenne de la radio campus. La station des mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM!

テキストのテクストのテクストテクスストのテクストのテトのテのテクストのテクスト

e l l e Woman de 1971. Juste avant ça, on a entendu Jimi Hendrix Experience avec la pièce titre de leur premier et révolutionnaire album Are You Experienced de 1967. Et au début du bloc, on a entendu Les Birds avec Eight Miles High, un classique tiré de leur non moins classique album Fifth Dimension de 1966.

Vous êtes à l'émission Classic q en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous ai préparé une émission thématique qui célèbre comme ça le retour de l'été, du soleil et de la belle saison. On va d'ailleurs poursuivre avec trois pièces très estivales. Dans ce moment, on va entendre les Canadiens de Lighthouse et les Beatles. Mais tout de suite,

ハッ

You know, it's so pretty The days can't be like the nights in the summer, in the city. In the summer, in the city. Cool town, meeting in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But tonight it's a different world.、Well, go out and find a girl. Come on, come on, if that's all night.

I believe it'll be alright a n Don't babe, d you know it's a f i t t e the days Can't be like the nights in the summer In the city In the summer In the city

Doesn't seem to be a shadow in the city All around people looking half dead Walking on the sidewalk h a r t e r than a match here、yeah. But tonight it's a different world Go out and find a girl Come on, come on, i t d all n c e a n i g h t Just find the heat, it'll be all right and safe Don't you know it's a bit of a day c Can't e be like the the summer nights in the t i

Myself, or should I should h v e worked so hard. Sit and dream about the days t o come. Half a d r e s s j u s t soaking up the sun. Sitting here, I hope I don't get fried. Two years ago, you know, I almost died. And yet, there's nothing better for your soul than lying in the sun and listening to rock and roll.

a y e

Quite so fine is letting the sun rejuvenate your mind. Don't get me wrong, I really did the moon, but it was for the afternoon when I wrote this tune. And now the sun's about to fade away. I'm feeling

Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. I need to laugh, and when the sun is out.

About. I feel good in a special way. I'm in love, and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down.

As they touch the ground, good day, sunshine, good day, sunshine, good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree.

feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. i n n e Good day s s u h Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.

John!

The Beatles, évidemment, avec Good Day Sunshine, c'est tiré de leur album Revolver de 1966. Juste avant ça, on a entendu Lighthouse, formation canadienne, avec la pièce-titre de l'album Sunny Days de 1972. Et au début du bloc, on a entendu Loving Spoonful avec Summer in the City, le classique qui clôture leur album h o m e s of the Living Spoonful, qui est paru en 1966.

Vous êtes à l'émission Rock Classic en c o m p a g n é d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous ai préparé une émission thématique qui célèbre le retour de l'été, du soleil et de la belle saison. Dans un moment, on va entendre Donovan, on va aussi entendre Humble p i e m a i s tout de suite, on poursuit avec une formation originaire du Canada, The Band, avec le classique The Way sur les ondes de C'est f u 89.1 FM.

I'm so-

Say. It's just old Luke, and Luke's waiting on the judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Anna Lee? He said to me, A f a v o r s o n won't y o u s t stay and keep Anna Lee company.

Put the l o a d right on me.

Pie Avec la pièce Get Down to It, c'est tiré de leur album Eat It de 1973. Juste avant ça, on a entendu Donovan avec la pièce titre, son classique, immense classique, Mellow Yellow de 1967.、Euh, au début du bloc, on a entendu The Band avec un autre immense classique, la pièce The Way, c'est tiré du non moins classique album Music from Big Pink de 1968.

Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une dizaine de minutes, je vais vous présenter un petit bloc rock québécois. Pour l'instant, on va poursuivre avec、euh, encore un peu de rock anglais et américain. Dans quelques minutes, on va entendre les OU avec un immense l a s i q u e estival. On va aussi entendre Babe Ruth. Mais tout de suite,

クレデ l e クレイ・ワータ・レヴィヴィヴァイオー、ボ c オ a ド・バイオー、スー・リゾンズ・ラ・リゾン・プス、ラ・スタジオ・ディメ du ン、r セ・セ・セ・レ・ディフ Trois-Rivières, c'est fou!

time.

De r e d e coupé plus, et vous écoutez Rala Lefeuvre sur les ondes de ces f u 89 1 FM.

Avec Jack O'Lantern, c'est tiré leur troisième album homonyme paru en 1975. Et Janita Han et b b e r u t seront en concert à Ottawa le 9 juillet dans le cadre du Cisco's Blues Fest, c'est un vendredi. Et le lendemain, le samedi, le 10 juillet, ils s o n t à Montréal, au Metropolis. Donc, manquez pas ça. b b e r u t en spectacle à Montréal et à Ottawa.

Juste avant ça, on a entendu The Who avec un immense classique Summertime Blues, c'est tiré de leur album Live at Leaves de 1970. Et au début du bloc, on a entendu Creed e n d Clearwater Revival avec la pièce Born on the Bayou qui ouvre leur album Green River de 1969.

Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va tout de suite poursuivre avec un peu de rock québécois. Dans quelques minutes, on va entendre Plume, Plume, Pluto et Pagliaro. Mais tout de suite, on écoute o f f e n b a c k femme qui s'en va sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélanges m des laisses. La diffusée du vrai rock à Trois-Rivières, c'est Faux, 89.FM.

っちまちくれ。

ハハハ

ウォーマンウォーマン J'ai été valiant il y a longtemps!

私はパフォーシャルマンメ e ャン、私はパフォーニャパランタン。え、自分のこと、私はもう、パドー、セリエル、サブ、パブロー、イヤツ、コア、m エ n コンプレティマン、フォー、ドラ s ン、グラン、フラモー。え、え、え、え。

Take the tip.

オフリーはし l o n g t e m p u n g e n r e de b l e u e s deux heures de blues et de jazz à l'état pur pour les fans et les p r o f s de ces deux styles i n t e r l o s

b b King, Johnny Hooker, Pat Mittany, Miles Davis et John Coltrane. Tous les virtuoses, grands maîtres et les génies sont au rendez-vous l e s lundi s de 18h à 20h, en rediffusion le vendredi de 10h à midi. Texas Paris présente Eclipse Festival 2010, le 10e anniversaire.

Musique Daniel Côté, 1645 Royal, Trois-Rivières. C'est fou, 89.1. k k 89.1.

g Yaro avec la version spectacle de J'ai marché pour une nation qui ouvre son album en spectacle tout simplement intitulé Live paru en 1973. Juste avant ça, on a entendu Plume avec le rock'n'roll a d du grand flambeau, c'est tiré de son album Le vieux chausson sale de 1975. Et au début du bloc, on a entendu Offenbach avec Femme qui s'en va, c'est tiré de leur album Traversion de 1978.

On écoute Robert Charlebois, California, sur les ondes de la Radio Campus. La station des m é l o m a d e s est la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. La charrue passe dans le ciel. Et je descends lentement.

Scalier rouge et blanc de l'avion, m'emporte chaque nuit en Californe. En Californe, est-ce la monnaie?

La dimension rock classique jusqu'à 17h.

Steppenwolf a e t l a u r i e m e s s classique Born to Be Wild s'est tiré de leur non moins c l a s s i que premier album homonyme.

Paru en 1968. Juste avant ça, on a entendu Big Brother and h o l d i n g Company avec Summertime. C'est tiré de leur aussi leur album classique c h e e f Thrills, paru lui aussi en 1968. Et au début du bloc, on a entendu Robert Charles Lebois avec la pièce California qui ouvre son album Lindbergh, paru aussi en 1968. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e a c c o m p a g n é d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous ai préparé une émission thématique.

Qui célèbre comme ça le retour de l'été, du soleil et de la belle saison. On vient d'aller en B-SIC. Maintenant, on va aller faire un tour en camion avec les Grateful Dead. Truck-in sur les o n d e s de la Radio Campus. La station des Ville-Laman est la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock à t o i r e t v i e n n e C'est fou! 89 FM. Truck-in. Got my chips, skirts, i r Keep truck-in. Life to do the make.

Together. Oh, that's it, l i g h Just keep trucking. on a r o e s of me and h flashing marquees out on Main Street, Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. A typical city involved in a typical day.

Dallas, got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York, got the ways and means and just won't let you be. Most of the cats that you meet on the street speak of true love. Most of the time they're sitting in c r y i n t of home.

One of these days, then y k o w they gotta get going. Out of the door and down to the street alone. l l a You're j u d g i n like the dude m a n Once told me you've got to pay your hands. o m e t i m e s t h e c a r d s e t h e worth a d i m e If you don't pay up d h e r e

She didn't the s i n g Living on reds, vitamin C, and cocaine. All a friend can say is it is shame. r u o k i n g up the b u f f e r low, e n thinking. You got to mellow, slow. It takes time to pick a place to go. And just keep trucking. o n oh, oh,

They're in Out of the hotel window, got a tip they're gonna keep the door in again. I'd like to get some sleep before I travel. But if you got a warrant, I guess you're gonna come in. Busted down on Bourbon Street, set up like a p l u m i n g pin. k n o c k e down, it gets to where it c a m It just won't let you be.

I could travel

Venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi.

Harrison avec son classique Give Me Love, Give Me Peace on Earth. C'est la pièce qui ouvre son album Living in the Material World de 1973. Juste avant ça, on a entendu Crosby, Stills Nash avec une composition de David Crosby, Long Time Gone. Très belle pièce tirée de leur premier album homonyme, p a r e en 1969. Et au début du bloc, on a entendu les Grateful Dead avec leur classique Truckin. C'est tiré de leur non moins classique album American Beauty.

De l'album classique Exile on Main Street des Rolling Stones, qui vient tout juste de sortir. D'ici là, on va entendre des groupes qui, justement, ont été très influencés par les Stones. Dans un moment, on va entendre les Faces et le Grand Funk Railroad. Mais tout de suite, on écoute un très bon ami de George Harrison.

Some heartbreakers、like、Campus la station des C'est don't do Radio rock Trois-Rivières me the like l'antenne de Willemande pity diffuser that and la La real À seul d'une faux hurt loved パンピティーン i ハッブレークは、どんなこと言うの

Someone's gonna tell you l i e s cut you down to size. Don't do me like that. Don't do me like that. o l I love you, baby. Don't do me like that. Don't do me like that. Don't do me like that. Do me like that. Someday I might need you, baby. Don't do me like that. Listen h o n e y can you see? b a b y you'll bury me if you're in a public eye. Give it someone else a chance.

So I won't tell you lies.

I'm gonna tell you lies

w h a classic is this setup?

Faces avec la pièce Had Me a Real Good Time, tiré de leur deuxième album intitulé Long Player, par en 1971. Les Faces, dont faisait partie bien sûr Rod Stewart et son ami Ron Wood, qui est devenu le guitariste des Rolling Stones quelques années plus tard. Ron Wood, d'ailleurs, qui a cessé de boire et qui a arrêté comme ça il y a deux mois.

Donc, félicitations à Ron Wood. Les Faisas, je le lisais ce matin, ils vont se reformer,、euh, mais sans Rod Stewart,、euh, semble-t-il, parce que Rod est trop occupé à chanter des niaiseries.

Juste avant ça, on a entendu le Grand Funk Railroad avec l a r e p r i s e de Some Kind of Wonderful, pièce très ensoleillée, tirée de leur album All the Girls in the World Beware de 1974, paru dans une pochette quelque peu humoristique、euh, sur laquelle on a collé la tête、euh, comme ça des musiciens de Grand Funk、euh, à des corps de culturistes, dont celui de Arnold Schwarzenegger, qui était

Monsieur Olympia à cette époque et qui、euh, n'avait pas encore commencé à faire des films. Il est connu uniquement en tant que culturiste. Au début du b l o c on a entendu Tom Petty and the Heartbreakers avec la pièce Don't Do Me Like That tirée de l'album Dan, m The Torpedoes de 1979. Il、euh, y a un nouvel album de Tom Petty qui sort le 15 juin et qui s'intitule Mojo. Donc, c'était surveillé.

que Plusieurs n'hésitent pas à qualifier de plus grand album de rock'n'roll de tous les temps, rien de moins. Personnellement, je ne partage pas cette haute opinion.、Euh, Ce n'est même pas mon album des Stones préféré, puisqu'il arrive bien après Let It Bleed et même après Sticky Fingers, Beggar's Banquet et Their Satanic Majesty's Request. Exile on Main Street, c'est un très bon album des Stones, mais je ne trouve pas que c'est le meilleur. Il est peut-être plus égal, mais、euh, il est beaucoup moins audacieux que.

Let It Bleed. C'est un album、euh, de rock'n'roll dépouillé、euh, sur lequel on retrouve、euh, du country,、euh, du blues,、euh, du gospel,、euh, du soul et du RB.、Euh, le plus gros reproche que la plupart des fans et critiques des Stones lui font, c'est qu'on n'y retrouve pas autant de gros canons que sur les albums、euh, précédents et、euh, que les pièces, les pièces y sont plutôt fades. C'est vrai que comparativement à Brown Sugar qui ouvre Sticky Fingers,

Rock Soft, ça fait un peu pitié en ouverture de Exile on Main Street, mais ça, ça ne veut pas dire qu'on ne retrouve pas des pièces mémorables sur le disque. D'ailleurs, on va tout de suite、euh, écouter trois exemples pertinents en commençant par ce classique Tumbling Dice sur les ondes de la Radio Campus. La station des m é l o m a n est e s absolument la seule à faire tourner du vrai rock à t r o i l e t e et Viace. C'est pour 89. PM!

dyei bad mythology jest salaries cem、grill Vicara 15、「o crazy. crazy, crazy!

おはよおござおます。

On vient d'entendre trois extraits parmi les plus mémorables, tirés d'un de leurs nombreux chefs-d'œuvre, l'album double Exile on Main Street, paru à l'origine en 1972 et dont on vient tout juste de faire paraître une version remasterisée. On vient d'entendre la pièce All Down the Line qui a tourné un peu sur les ondes des stations FM de rock plus audacieuses, disons.

Et, euh, qui est apprécié des aficionados f des,、euh, des Stones. Juste avant, on a entendu une pièce emblématique、euh, du guitariste des Stones, Keith Richards, la pièce Happy, que Keith a interprétée pendant des années en concert dans sa portion solo. Question de permettre, comme ça, à Mick Jagger de souffler un peu. Et au début du bloc, on a écouté le classique Tom Lindice, qui est sorti en 45 tours à l'époque.

Et que j'avais étant enfant et que je pouvais écouter dix fois d'affilée dans la journée et dont je ne me suis jamais lassé. Par contre, je me rappelle pas du tout ce qu'il y avait sur l'autre face.、Enfin, je pense que c'était Sweet Black Angel. Je suis pas sûr.

Vous êtes à l'émission r o c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente un petit focus sur la version remasterisée de l'album double Exile on Main Street des Rolling Stones, un album que plusieurs considèrent comme le plus grand album de rock'n'roll de tous les temps. Je ne partage pas cette opinion, mais par contre, je trouve que c'est le dernier très grand album des Stones parce que ça s'est un peu gâché par la suite.

Exile and Main Street, c'est l'album qui a clos, disons, la période la plus productive, faste et heureuse des Stones, soit la période entre 1968 et 1972, à partir du moment où les ennuis de Mick et Keith avec la justice anglaise ont été terminés jusqu'à l'époque de leur séjour dans le sud de la France. Parce que, fait historique dans l'histoire des Stones, fait historique important, en 1 9 72, les Stones ont dû quitter l'Angleterre parce que、euh, s'ils ne l'avaient pas fait,

Ils Auraient été complètement ruinés financièrement. Déjà qu'ils avaient été volés de façon éhontée et lavée par leur a c i e r gérant, Alan Klein, eh bien, le fils, q u e n d il est a l l a i t manger le reste de leurs avoirs et même apparemment,

qu'ils allaient manger ce qu'ils n'avaient plus ou pas.、Euh, c'est donc dire que les Stones n'avaient pas le choix de quitter leur Angleterre natale pour s'expatrier et pour inviter ainsi,、euh, la ruine. Exactement ce que les Zeppelins ont dû faire quelques années plus tard parce que le fisc anglais voulait、euh, gruger 93 de leurs revenus, dont une bonne partie était en fait dans les poches de a l l e n Klein depuis longtemps aux États-Unis. Les Stones ont donc choisi de s'installer sur la côte d'Azur et、euh, Keith Richards a loué une villa extrêmement chic、euh, sur le bord de la mer.

La villa de Nelcote, un véritable petit château qui a été occupé en passant par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale et dont les sbires de Hitler se sont servis comme quartier général. Eh bien, les Stones y ont enregistré comme ça le successeur de Sticky Fingers, Exile on Main Street, album qui est enregistré dans le sous-sol de cette vaste demeure.

Demeure somptueuse dans laquelle on a installé le fameux studio portable des Stones. À cette époque-là, Keith Richards était un véritable bourreau de travail, apparemment, et、euh, son éthique était très élevée. Il travaillait constamment et le groupe enregistrait à tout moment du jour, mais aussi beaucoup de nuit. Ça a donc donné、euh, plein de chansons, plein d'enregistrements issus de ces sessions.

Euh, même si tout s'est déroulé dans une atmosphère、euh, isolée et、euh, d'édonisme, souvent p r è s de la décadence, beaucoup de drogue, s d'alcool en c o m p a g n é des sessions d'enregistrement de la villa de Nelcoat. C'est la raison pour laquelle Exile on Main Street est devenu un album double. Les Stones n'avaient pas eu é c h o i x vu l'abondance du matériel qu'ils avaient créé et la productivité dont ils avaient fait preuve.

Mais le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il en est resté des pièces inédites,、euh, des, des, des sessions de Exile. Et、euh, c'est ce qui fait l'intérêt de cette réédition, puisqu'on y retrouve un CD complet de pièces inédites、euh, depuis 38 ans,、euh, des versions tout à fait différentes de certaines chansons qu'on retrouve sur l'album original. On va tout de suite en écouter trois exemples à l'antenne de la Radio Campus.

La station des Mélomanes est la seule, absolument la seule, à faire jouer du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM!

The Rolling Stones, on vient d'entendre trois extraits inédits de la toute nouvelle version remasterisée, présentée en, en coffret, qui vient de paraître d'un de leurs nombreux chefs-d'œuvre. L'album double Exile on Main Street, paru à l'origine en 1972. On vient d'entendre une version alternative de Soul Survivor, qui est chantée par Keith Richards, qui est bien moins r é u s s i à mon avis, que

Euh, la version,、euh, qui est p a r u e sur,、euh, l'album original. Juste avant ça, on a entendu,、euh, la pièce inédite,、euh, Plunder in My Soul, qui est,、euh, à mon sens,、euh, la meilleure euh, des, euh, pièces inédites qu'on retrouve sur、euh, ce disque et dont on a, on a fait une pièce,、euh, on a fait plutôt une clip vidéo de cette pièce, u h clip qui est sorti en avril,、euh, vidéo qui est composée à partir de

De photographie s de la pochette de Exile on Main Street et d'extrait filmé s lors de la fameuse tournée américaine de spectacle de 1972. Au début du blog, on a entendu la pièce Pass the Wine, Sophia l o r e n qui ouvre le disque. Bien sûr, il y a une très bonne raison pour laquelle un groupe ou une étiquette de disque choisit de ne pas inclure telle ou telle pièce sur un album.

On fait un choix au détriment de certaines chansons、euh, plus faibles ou moyennes qui restent ainsi dans les tiroirs.、Euh, le choix qu'on retrouve sur la version originale de Exile était absolument excellent et on s'en rend compte quand on écoute le matériel inédit qu'on retrouve sur cette nouvelle version remasterisée.、Euh, les versions alternatives sont inférieures, demeurent des、euh, espèces de versions d é m o

De ces classiques que sont Tumbling Dice, Loving Cop et Soul Survivors. C'est donc dire que cette,、euh, cette version remasterisée, ce coffret s'adresse uniquement aux gros fans des Stones, pas au public en général. C'est un beau cadeau à offrir à un vrai, fan, un vrai fan des Stones qui veut absolument tout connaître de Keith Richards,、euh, mais il demeure que Exile on Main Street, c'est un des grands moments.

Euh, des Rolling Stones. C'est probablement le, le, sommet créatif de Keith Richards dont on pourrait dire que c'est l'album puisque,、euh, Mick Jagger et le bassiste Bill Wyman étaient,、euh, plus effacés sur ce disque-là. C'est l'album de k e i t h Mick a seulement contribué au disque en lui amenant son petit côté gospel.

Soul, qu'il a concocté comme ça avec le claviériste Billy Preston. Apparemment, que Mick Jagger a réenregistré certains passages、euh, en studio de ses pistes de voix、euh, sur, ses, euh, sur ses pièces inédites、euh, en 2009. En tout cas, ça paraît pas trop. Je trouve c é t a i t f a i t avec respect. Et comme je l'ai dit auparavant, c'est le dernier très grand album des Stones, puisque par la suite, Keith Richards est、euh, solidement tombé dans ses dépendances aux drogues dépendances qui sont

Venu sérieusement entacher et amoindrir son éthique de travail. Et en passant, on a aussi sorti un documentaire sur le processus créatif du disque, e x i l e on Main Street, qui était intitulé、euh, Stones in Exile,、euh, que Mick Jagger est allé présenter au Festival de Cannes la semaine dernière. Un film que j'ai bien hâte de voir. Ça va sortir en DVD le 22 juin prochain.

Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous ai préparé une émission thématique qui célèbre le retour de l'été, le retour du soleil et de la belle saison. On va maintenant prendre un virage musical drastique puisqu'on va maintenant passer à du matériel plus progressif. Dans un moment, on va entendre un petit bijou de Loggins a n m e s s i n a Mais tout de suite.

On écoute Pink Floyd, Fat Old Sun, sur les ondes de la Radio Campus. C'est faux! 89.1 FM! When that fat old sun in the sky.

C'est fou ça. Musicien. 81, 20, 20, 20,

A man in his glory, a boy in his dreams, and he's living his life in between. Tomorrow will answer for yesterday's dreams, while today he is living in between. Beware, oh brother, beware, don't you listen to the words.

Telling h lies. Beware, oh brother, beware, don't you listen to the word. He rejoices in wedlock with a lover unseen, and he's living his life in between. He thinks of the sorrow that his conscience will bring, and he's living his life.

in、between. Beware, t e e e n b w oh brother, beware. Don't you listen to the word? Beware.

Duggins et Messina t avec、euh, le classique Pathway to Glory qu'on retrouve sur leur album Full s a i l de 1973. Juste avant ça, on a entendu Heart avec、euh, la pièce titre de leur troisième album Magazine paru en 1978. Et au début du blog, on a entendu Pink Floyd avec Fat Old s u n C'est une pièce qu'on retrouve sur l'album Automate Mother de 1970. Automate Mother qui est、euh,

C'est un de mes, curieusement, un de mes albums préférés de Pink Floyd. de Très bon, vraiment très marteau comme disque.

Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter le tout nouvel album de Stone Temple Pilots, mais、euh, d'ici là, on va poursuivre avec du matériel encore, du matériel plein encore une fois. Dans un moment, on va entendre、euh, Fleetwood Mac et le Pat Travers Band, mais tout de suite, on écoute Elton John, Mad Man Across the River.

There's a joke a n d I k n o w i t v e r y w e l l It's one of those that I told you long ago. Tear my word out of my m i n d and don't you know. Once a fool had a good part in the play.、Yeah.

Your imagination can make you see and feel. Somebody wants n o to h i guide t me a hidden time. Now it's not a meaningless question to ask if they've been and gone.

You can't l e a v t it.

レベストビュー。

Après plusieurs franchises à Québec, nouvellement implanté à Trois-Rivières, situé au 4825 boulevard des Forges, à côté des rivières,

4489

Travers b a n avec la très belle pièce Dedication, c'est tiré de son très bon album Putting It Straight, paru en 1977. Juste avant ça, on a entendu Fleetwood Mac avec Hypnotize, ça vient du desk Mystery to Me de 1973. Et au début du blog, on a entendu Elton John avec la pièce titre de son album classique Madman Across the Water de 1971.

Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album d'un quatuor de survivants de la vague grunge des années 90. Je vous parle du tout nouveau disque homonyme de Stone Temple Pilots qui vient de paraître. Premier album en neuf ans puisque le précédent Shangri-La Adida est paru en juin de l'an 2001.

Un disque que je n'avais pas tellement aimé, que j'avais trouvé bien ennuyant et peu inspiré. Ils sont de retour avec un peu la même recette、euh, sur cet album,、une、recette qu'ils utilisent depuis leur troisième disque, Tiny Music de 1996, c'est-à-dire un mélange de hard rock et de pop、euh, qui n a v i g u e entre, entre à peu près ce que font Aerosmith, mais avec une tendance Beatles,、euh, Stone Temple Pilot. Ils me font beaucoup penser à ce que fait Cheap Trick.

Depuis toujours, c'est-à-dire、euh, du hard rock, mais avec une forte、euh, propension vers la, la sunshine pop.、Euh, Il nous rappelle souvent les Beatles. Ceux qui aiment Cheap Trick doivent assurément aimer Stone Temple Pilot. Évidemment, ce sont de très bons mélodistes et le nouvel album ne fait pas exception. Il regorge de passages et de titres très accrocheurs. On va tout de suite en écouter trois exemples de cet、euh, nouvel album de Stone Temple Pilot sur les ondes de Sifu.

89 f ァ<音楽>

よろしくおし

Temple Pilots, on vient d'entendre、euh, trois extraits de leur、euh, tout nouvel album、euh, homonyme paru cette semaine. On vient d'entendre une des pièces douces du disque Dare If You Dare qui risque d'obtenir un、euh, certain succès. Juste avant ça, on a entendu Huckleberry Crumble、euh, qui est un véritable pastiche ou hommage, c'est ce l o m de Ragdoll, de Aerosmith, un groupe qui a beaucoup influencé.、Euh,

Les Membres de Stone Temple Pilot, c'est tout à fait évident. Au début du bloc, on a entendu la pièce Between the Lines qui ouvre l'album et dont on retrouve aussi une version en spectacle sur l'édition spéciale limitée du disque. Un disque que j'ai trouvé bien meilleur que le précédent, Shangri-La Dida, qui m'est apparu très inspiré. Malheureusement, il y a aussi du remplissage et le groupe aurait eu intérêt à sortir un album moins long, plus concis sur lequel on

Ils auraient pu mettre le paquet sans diluer l'ensemble dans des pièces moins intéressantes. Mais,、euh, comme l'a noté fort、euh, judicieusement le critique、euh, du All Music Guide, Stephen Thomas Erlewine,、euh, ce nouvel album homonyme vient prouver de façon très éloquente que les membres de Stone Temple Pilots ont vraiment besoin les uns des autres. On l'a vu depuis une quinzaine d'années, le, le chanteur Scott Wiland a eu.、Euh,

De très sérieux problèmes de drogue qui ont nuit à la carrière de Stone t e m p l e Pilots de façon sérieuse qui, qui a poussé ses membres à, à, tenter de faire des carrières parallèles. Les frères de Leo avec Army of Anyone et Scott Wilan d en solo, bien sûr. Leur disque n'était pas mauvais, mais c'était pas non plus terrible. Ils sont mieux ensemble et sur la pièce d'ouverture, Between the Lines, Wilan d y fait référence. Ça ne casse à rien, mais je pense que c'est un bon album de retour.

Reste à savoir si ça va tenir le coup. En tout cas, ils ne m'ont pas tellement impressionné en spectacle il y a deux ans. Ce n'était pas mauvais, mais ce n'était pas vraiment bon non plus. Donc, le disque est en magasin depuis mardi le 25 mai. Vous êtes à l'émission Rock Classic q en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous ai préparé une émission thématique qui célèbre comme ça le retour de l'été.

Le retour du soleil et de la belle saison. Toutefois, dans une vingtaine de minutes, je vais faire une i n c a r t a g e Je vais vous présenter quelque chose qui va totalement à l'encontre de notre thématique, puisque je vais vous présenter mon groupe obscur de la semaine, le Quatuor Saint Vitus, qui fait de l'excellent doom depuis les années 80. Pour le moment, on va brièvement retourner au r o c k progressif. Dans un moment, on va entendre Yes avec une pièce très ensoleillée. Mais tout de suite, on écoute des Américains de Big Elf avec une chanson qui est

Très approprié à notre、euh, thématique. Sunshine Suicide, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, c'est faux! 89.FM!

Bonjour, ici Rekwekmum, vous écoutez, CFU 891 FM.

カフェイン。

Black Sabbath avec leur pièce la plus e n s o l e i l l é e Under the Sun, tirée de leur quatrième album, intitulé tout simplement Volume 4, paru en 1972. Black Sabbath qui ont eu une influence majeure sur mon groupe obscur de cette semaine, dont je vais vous entretenir dans un moment.

Juste avant Sabbath, on a entendu Yes avec la pièce Heart of the Sunrise qu'on retrouve sur le disque Fragile de 1972. Je vous rappelle que Yes seront à Laval le dimanche 27 juin dans le cadre du mondial choral l o t o q u é b e c mais sans John Anderson et avec un chanteur d'un groupe hommage à Yes du nom de David b e n o î t C'est pas fort, ça, de la part de Yes.

Vous Retrouverez,、euh, entre autres, il y a les canevas des émissions passées. Quand vous voulez savoir ce qui a, qu a joué exactement dans une émission en particulier, vous retrouverez aussi les tops des années passées. Il y a un lien pour me contacter.

Je vous parle maintenant de mon groupe Obscur de la semaine. Je vous parle de la formation américaine de Doom Saint Vitus qui fait carrière depuis les années 80 et qui est un des premiers groupes à avoir marqué le mouvement Doom il y a un quart de siècle, et cela avec Trouble et Candle Mass. C'est un des premiers groupes à avoir repris le son et le style d'écriture de Black Sabbath et avoir introduit

Une, une nouvelle génération à ce type de métal. Ils se sont formés à Los Angeles en 1979 sous le nom de Tyrant, avec Scott Riggers au chant, Dave Chandler à, à la guitare, plutôt, Mark Adams à la basse et Armando Costa à la batterie. Ils ont changé de nom en 1980 pour prendre celui de Saint Vitus, qui est,、euh, est un saint du Moyen Âge, Saint Vitus,、euh, protecteur des épileptiques et.、Euh,

Euh, des malades atteints de c h o r é un, un, saint qui a été décapité et qui est connu en français à cause de l'expression, il est connu en français sous le nom de Saint-Guy et,、euh, surtout à cause de l'expression, la danse de Saint-Guy qui désigne comme ça,、euh, la c h o r é de s i d e n h a m qui est une maladie infectueuse du système nerveux central et,、euh, dont l'équivalent en anglais, c'est le Saint-Vitus Dance, qui est aussi le titre d'une pièce de Black Sabbath qu'on retrouve sur leur album Volume 4.

Donc, les jeunes Californiens de t y r o n t se sont inspirés de cette pièce de Black Sabbath pour trouver leur nom. Et en plus de la musique de Sabbath, euh, les euh, membres de Saint Vitus ont aussi été marqués par la scène hardcore naissante du,、euh,

du sud de la Californie et ils ont adopté un, une image de moteur pour être bien sûr d'aller à contre-courant des groupes glam de Los Angeles de l'époque du début des années 80. Leur premier album h o m o m e s t sorti en 1984 sur l'étiquette de disque du guitariste de Black Flag SST Records et leur deuxième excellent disque h a l o s Victim

Est s o r t i l'année suivante. Sans perdre plus de temps, on va tout de suite écouter trois des pièces les plus remarquables de ce très bon quatuor. Saint-Vitus, à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux! 89.1 FM!

Groupe américain très obscur, Saint Vitus de Los Angeles. On vient d'entendre trois de leurs pièces les plus remarquables. On vient d'entendre la pièce éponyme du groupe qui est tirée du premier album homonyme de Saint Vitus paru en 1984. Juste avant, on a entendu deux pièces tirées de leur excellent deuxième album. On a écouté la pièce White Stallions et au début du bloc, on a entendu la pièce Where is Our Destiny qui ouvre leur disque.

Ce disque avec brio, un disque qui, je le répète, est absolument excellent. Il s'appelle Hallows Victim. La pochette est affreuse, mais le contenu musical est tout à fait excellent. Il va plaire assurément aux fans de, de Black Sabbath de la première heure. Le chanteur Scott y Eagers a, a

Le groupe, après le deuxième album, il a é t remplacé par、euh, le chanteur et guitariste du trio The Obsessed Scott Weinrich, avec、euh, lequel ils ont enregistré le très bon disque Born Too Late de 1986,、euh, plutôt, suivi de Mournful Cries de 1988 et de Five de 1989. Malheureusement pour eux, Saint Vitus sont、euh, restés toujours dans l'ombre, ils n'ont jamais réussi à obtenir assez de succès pour vivre de leur musique.

Ce qui fait que le chanteur Scott Weinrich les a quittés pour reformer son groupe, The Obsessed, en 1992, et qu'on l'a remplacé par un certain Christian Linderson pour l'album Children of Doom de 1993, avant de ramener le chanteur original, Scott Rieger, qui est resté au poste pendant deux ans, avant que le groupe se sépare définitivement en 1996.

Euh, depuis ce temps-là, ils se sont reformés en 2003 avec、euh, Scott Weinrich au chant et、euh, semble-t-il, ils existent euh, toujours, euh, ils donnent des spectacles de temps en temps, mais ils n'ont absolument rien sorti de nouveau depuis l'album Die Healing de 1995. C'est un groupe qui est uniquement connu dans le milieu très underground du métal.

Qui、euh, mettaient en vedette une chanteuse et qui ont enregistré un seul album en 1972, un album présenté dans une pochette、euh, sur laquelle les membres du groupe ont décidé de poser sans vêtements, <rire> chose très、euh, originale pour un premier album. Il s'agit de rock progressif. C'est donc un rendez-vous.

En Mauricie, tout le monde a son rôle à jouer pour la persévérance et la réussite scolaire. Soyonscompères.com C'est fou. à l u t r t q t r a v a i l e t r a v a i l e

Cinderella avec Falling Apart at the Seams, la pièce qui ouvre leur deuxième album, Long c o l d Winter, paru en 1988. Je vous rappelle que Cinderella va ouvrir pour les deux spectacles de Scorpions, que Scorpions donne au Québec, à Montréal et Québec, les vendredis 25 juin. Ça, c'est au pavillon de jeunesse

De Québec et le samedi 26 au centre b e l l e Ça devrait être une excellente soirée, ça. Scorpions avec Cinderella. Juste avant ça, on a entendu Cheap Trick avec、euh, la pièce titre de l'album Dream Police de 1979. Et au début du blog, on a entendu Kiss avec Flaming Youth, une pièce tirée de l'album Destroyer de 1976.

Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre Cinderella et Scorpions,、uh, Dang Fetus,、uh, r c et s cinq autres groupes seront au Fofun o mercredi aussi,、uh, mercredi de 2 juin. George Rogood et The Destroyers seront à Montréal, au m é t r o p o l i s、uh, vendredi et samedi prochain, s les 4 et 5 juin.

Plume sera au Festival de Trois-Rivières mercredi 30 juin. Dimanche 4 juillet, Steve Hackett et Renaissance, formation d o r e i l progressif, seront aussi au Festival, le même soir que Roger Ogson sera au Festival de Shawinigan. Lundi 5 juillet, les d o b i Brothers et Steve Miller Band vont se partager la scène au Festival de Jazz de Montréal. Et le mardi le 6 se sera au tour des Moody Blues d'être au Festival de Jazz.

Le même soir que Iron Maiden et Dream Theater seront à Ottawa au, au Cisco's Blues Fest, le mercredi, ils seront au Centre Bell, et le vendredi, ils seront bien sûr sur les plaines d'Abraham pour ce qui est peut-être, probablement, sans aucun doute, le, le spectacle de métal qui va être l'événement de l'année à Québec.

C'est Dream Theater qui ouvre pour a a r o n m a i d o n pour s e s trois spectacles. Vendredi 9 juillet, Bayreuth seront à Ottawa et le lendemain, le 10, ils seront au Metropolis de Montréal. Santana, Steve Winwood et surtout Steve Hill seront au Festival d'été de Québec le mardi 13 juillet.

Rush sera à son tour sur les plaines d'Abraham le jeudi 15 juillet. Et finalement, c'est Rammstein Apocalypse, <rire> formation finlandaise qui vont clôturer le festival d'été.

Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée a u r a c i n e du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Nous en sommes maintenant à notre portion de l'émission qui est consacrée à la discographie complète de ACDC. Et aujourd'hui, nous en sommes au d o u z i è m e chapitre et au disque Blow Up Your Video de 1988. Blow Up Your Video qui est, à mon avis, nettement meilleur que l'album précédent qui, qui était sorti deux ans auparavant, trois ans auparavant.

Euh, c'est-à-dire,、euh, Fly on the Wall, qui demeure, selon moi, le pire des disques de ACDC, à part peut-être Stiff Upper Lip et le dernier Black Eyes, qui sont、euh, vraiment pas très bons. Euh, mais, euh, Blow Up Your Video, c'est un disque supérieur à Fly on the Wall,、euh, mais c'est pas encore un très bon disque. C'est un album moyen, mais on y retrouve quelques bonnes pièces,、euh, qu'on va tout de suite écouter, comme celle-ci. <rire>

e t s e e k e r à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock et du metal à t r o i s r i v i è r s C'est fou! 89 FM!

On vient d'entendre trois pièces tirées de leur album Blow Up Your Video de 1988. On vient d'entendre Nick of Time, c'était précédé de That's the Way I Wanna Rock and Roll. Et au début du bloc, on a écouté la pièce h e a t Seeker qui ouvre l'album, qui a eu un certain succès sur les ondes de MTV et Much Music, et surtout en Angleterre où il est monté, cette pièce est montée dans le top 10 des 45 tours.

Heureusement pour eux, ici, ici, sont restés une très grosse attraction en concert qui a attiré encore des masses de monde dans les arénas.

En 1988, ce qui fait que même un album moyen comme Blow Up Your Video a connu passablement de succès,、euh, puisque côté vente, Blow Up, c'était、euh, euh, le plus gros vendeur d'ACDC depuis For those about to rock de 1981. Blow Up a aussi marqué le retour、euh, des producteurs、euh, Vanda et Young、euh, qui n'avaient pas travaillé avec、euh, ACDC depuis le disque If You Want Blood de 1978. La tournée Blow Up Your Video s'est arrêtée、euh, ici au Forum de Montréal le 6 septembre 1988.

Voilà qui m'interne à cette petite présentation du disque Blow Up Your Video. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter le 13e chapitre de la série sur la discographie complète de ACDC. Je vais vous présenter l'album The Razor's Edge de 1990. C'est donc un rendez-vous.

Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous ai préparé une émission thématique qui célèbre comme ça le retour de l'été, le retour du soleil et de la belle saison. Dans un moment, on va entendre les Black Rose, mais tout de suite, on écoute Boston et h i t c r i d e sur les ondes de la Radio Campus. -E. C'est ça, la diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est Fou 89.1 FM.

Smoke like water runs inside. Steal out of the cheese to pity. Every living thing that's died. Gonna hit your ride.

Stay,、baby. Because I love you. Because I love you.

Rose! She gave good sunflower! C'est tiré de leur album America, p é r i 1994. Et juste avant ça, on a entendu Boston avec H.R.I. i t c h d e Classic, tiré de leur non moins classique premier album homonyme de 1976.

des années 80. Leur musique sonne un peu, un peu beaucoup comme du Judas Priest, du Saxon et du Iron Maiden des débuts.、Euh, C'est dans la mouvance d'un autre groupe canadien dont je vous ai parlé il y a quelques semaines du nom de Omega Chrome. Sauf que s t r i k e r eux, possèdent vraiment un excellent chanteur, une espèce d'émule talentueux de Bruce Dickinson du nom de Dan Cleary qui a formé le groupe avec le guitariste Ian Sandercock.

Le groupe est originaire de Edmonton. Ils existent depuis seulement deux ans. Ils citent comme influence Jack Panzer du Colorado, Manowar et Iron Maiden. Bien sûr, ils viennent de faire paraître leur premier album intitulé Eyes in the Night, qui est présenté dans une pochette malheureusement très laide et qui fait vraiment années 80. Mais c'est du bon heavy metal traditionnel qui risque de plaire aux amateurs de power metal, ceux qui aiment des groupes comme Primal Fear.

On va tout de suite euh, écouter, e、euh, n écouter un extrait, la pièce qui clôture l'album. Hang on, à l'antenne de la Radio Campus. La seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est f o u 89.1 FM.

Belle formation canadienne Striker. On vient d'écouter une pièce tirée de leur premier album, h i g h s in the Night, qui vient tout juste de sortir. On vient d'écouter la pièce Hang On qui clôt le disque, qui rappelle vraiment Judas Priest de la période British Steel. Ce n'est、euh, pas l'album de, de, de l'année, ce n'est pas non plus un Screaming for Vengeance ou un Peace of Mind, mais c'est un bon petit groupe intéressant pour ceux qui aiment le heavy metal traditionnel et le power metal à la.

À la Primal Fear. Je ferais une bonne partie pour、euh, Primal Fear. Encore une fois, le groupe s'appelle Striker. J'aurais aimé en faire jouer plus de pièces. Malheureusement, je manque de temps. Mais ce n'est pas grave, je vais en faire tourner à l'émission La Brique et le Fanal.

16h57, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Pour ceux qui écoutent en direct le vendredi, les palmarès, en rappel, vont suivre dans un moment avec mon ami Mathieu Plante. Suivez à 20h de mes autres amis, les Lutins de l'Enfer. Si vous écoutez en reprise,、euh, la reprise de mardi, eh bien,、euh, c'est moi-même qui vais suivre dans quelques minutes, puisque à 19h, je vais animer l'émission de Power Metal et de Metal Progressif, la brique et le fanal, et vous présenter de l'excellent métal mélodique, comme ça, jusqu'à 21h, jusqu'à l'arrivée de mon autre ami, le

Dr. Pendragon et Sinistros. e La semaine prochaine, à Rock c l a s s i q u e je vais vous présenter au moins une nouveauté. Je vais vous présenter le tout nouvel album des vétérans de la scène Thrash Ethan.、Euh, je vais vous présenter aussi un groupe de rock progressif très obscur des années 70, la formation de nudistes i t a l o a l l e m a n d e Anology qui a sorti un album unique en 1972.